Virgin Radio, Rouen, Virgin Pop Rock, bienvenue sur le 89.4, il est 18h. e a r e a La b e l Rock, tous les dimanches soirs, de 18h à 20h, sur 89.4. Deux heures de son, pas comme les autres.

Pop Rock, Electro, Reggae, World. Toute l'actualité des labels indés tout de suite dans Label Rock. Si v o u valez o t r sanité, ne n e z p a n s la maison. Si o u s e n s e v a i n e v e n dans la i n Parce u e e s e n s u i e t là ne o p a e s gens. N'y a p e gens. e venez pas a n s la m a i o n Mais si vous le faites, ne dis a s q e n o u ne v a v n s p a

Bienvenue sur le 89.4 comme tous les dimanches de 18h à 20h. C'est la Bell e Rock, vous l'aurez compris facilement en écoutant le premier morceau démarrage cette semaine en trombe avec carrément notre album de la semaine, un album signé par les 4 Anglais de The Heavy.

Un nouvel album qui s'appelle The House That Dirt Built, c'est le deuxième album pour ce groupe anglais, un vrai album de, de groupe, un album tout simplement énorme, drôle, terrifiant et tout simplement excellent. Un album qui va sortir le 5 octobre prochain chez Counter Records, une sous-division du label Ninja Tune. On retrouve dessus évidemment la patte de d a v e y avec ce son rock influencé par le blues et le rythme and blues. Pas mal d'invités de, de marque s dessus aussi sur cet album.

Puisqu'on retrouve entre autres la chanteuse des Noisettes, tiens sur trois morceaux, les Noisettes qu'on avait eu l'occasion d'écouter la semaine dernière. A noter aussi que ce nouvel album est produit par Jim a b y s

Un producteur qui a entre autres bossé avec les Arctic Monkeys et Casabian. Voilà l'album de la semaine donc, The House That Dirt Built. C'est un groupe qui s'appelle The Heavy. Voilà deux dates seulement si vous voulez aller les choper en France. Et bien encore une fois, il va falloir faire de, de la route puisqu'ils seront le 28 septembre au point éphémère à Paris et le 8 octobre au club 106 à Rouen. La b e l Rock jusqu'à 20h comme chaque dimanche. Votre décrochage local pour deux musiques, deux heures de.

Musique pas comme les autres, et on a une émission super, super, super chargée ce soir.

Puisque pas mal d'interviews, tiens, on reviendra sur le festival Avaranda qui s'est déroulé ce week-end avec un entretien avec son président Raphaël Bajar. d Ça sera dans la première heure de l'émission et puis dans la deuxième heure de l'émission, carrément une interview avec monsieur Christophe Miossek pour la sortie de son s e p t i è m e album qui sort demain qui s'appelle Finistérien. Et puis évidemment plein de nouveautés tout au long de ces deux heures. On vous le disait, The Heavy c'est notre album de la semaine donc et、eh、bien pourquoi pas s'en écouter un autre morceau, ça s'appelle How You Love.

Like me now.

S'appelle The House That Dirt Built. Le groupe s'appelle The Heavy. C'est notre album de la semaine. Virgin Radio One. Orange.fr pour lancer vos commentaires en direct. Et le premier email d'ailleurs qui vient de tomber de Benoît qui me dit Sébastien, rassure-moi s'il te plaît, dis-moi que tu t'es trompé. Dis-moi qu'ils vont passer du côté de Lyon. Et ben non, je e me suis pas trompé malheureusement. The Heavy, deux dates seulement en France pour leur tournée le 28 septembre, je le répète, au point éphémère à Paris.

Et le 8 octobre au Club 106 à Rouen. Il va donc falloir mettre un petit peu d'essence dans la voiture et aller se promener dans notre beau pays. Voilà l'autre album de la semaine. On aura d'autres extraits la semaine prochaine. C'est les Bikini Machines. On continue donc avec les nouveautés. Nouvel album des 5 r e n n a s des Bikini Machines. Un album tout sobrement intitulé The Full Album.

Les Bikini Machines dans la Belle Rock Good Morning et c o m e The Heavy, notre album de la semaine, deuxième album pour Bikini m a c h i n e les 5 r e n n a s même influence en fait hein, que ce groupe anglais, c'est-à-dire le, le rock'n'roll, la soul et le r y t h m a blues. D'ailleurs, quelques infos sur ce groupe de reines qu'on avait d'ailleurs pu découvrir en live, c'était au mardi du Grand Marais, en février 2007 à Riorge pour une session live rediffusée dans ce programme. Les Bikini m a c h i n e

qui Se sont formés en 2001. Ils sont quatre et ils viennent donc de Rennes.、Et、ils ont eu un parcours avec un CV plutôt intéressant et très, très, très, très rapide de progression. Hein, puisque joli première trance musicale en 2002, premier mini-album en 2003, sélectionné au printemps de Bourges en 2003, premier album officiel en 2006. En 2007, i l p a s s e aux Eurokian de Belfort et puis en 2008 i l r e n c o n t r e le légendaire John Spencer.

John Spencer, qu'on retrouvera d'ailleurs dans ce programme dans la deuxième heure.、Euh, John Spencer, qui a d'ailleurs produit hein, et mixé une large partie de ce nouvel album qui s'appelle The Full Album, sorti prévu le 5 octobre prochain sur le label Platinum. Je vous parlais il y a quelques secondes des mardis du Grand Marais. Les mardis du Grand Marais qui seront.

À l'honneur de la Belle Rock dimanche prochain, où j'aurai l'honneur de recevoir Cyril et Laure du service culturel de la ville de Riorge. s Je recevrai aussi Eduardo du groupe Les Arcandiers.

Et tout ça pour la bonne raison, puisque les Mardis du Grand Marais qui fêtent cette année leur dixième anniversaire avec une nouvelle saison prête à recommencer, ça sera le mardi 22 septembre. Je rajoute aussi parmi les invités un des instigateurs des Mardis du Grand Marais en la personne de Franck Rosier. Voilà. Les Mardis du Grand Marais cette année, premier semestre entre septembre et décembre, ça sera en tout 7 soirées, 11 groupes en concert, une séance de cinéma, une coproduction et une masterclass. Et parmi

Les 11 groupes qui seront présents. On retrouvera par exemple le mardi 27 octobre un groupe parisien qui s'appelle The Latitudes. Tout cela pour un mélange de rap, de rock et de soul. Latitudes, tout de suite dans la baroque.

Parisien s de deux latitudes pour commencer, un groupe qui sera au Grand Marais, ça sera le mardi 27 octobre. Et si vous nous rejoignez à l'instant, ne prenez pas peur. L'énorme mur du son vous indique que vous êtes dans l'émission Label l la e Rock, mais il n'y a pas de souci, il y aura des choses calmes. Il y aura aussi des interviews, Christophe m i o s s e c dans la deuxième partie de cette émission, et puis Raphaël Bajard pour un retour sur le festival Ava Randa. Je vous le disais donc, les mardis du Grand Marais qui seront à l'honneur de ce programme la semaine prochaine.

Avec Laure, Cyril, Franck et puis Eduardo du groupe Les Arcandiers. Et puis à l'instant, cet t e énorme mur du son, c'est une nouveauté anglaise signée d'un groupe qu'on vous a fait découvrir dans cette émission il y a deux ans, un groupe qui s'appelle les Fuck Buttons. un Nouvel album qui sort le mois prochain chez ATP Recordings. L'album s'appelle Tarot Sports. Il est précédé justement de ce single qu'on vient de s'écouter qui s'appelle Surf Solar. Fuck Buttons donc.

Dans la b e l Rock, un duo constitué d'Andrew et de Benjamin avec un album produit par Andrew w e d r o l l qui avait、euh, fait des miracles hein, sur,、euh, on s'en souvient, Scream Adelica, l'album de Primal Scream, c'était dans les années 90. Si vous avez aimé ce son de Fuck Buttons, sachez que le groupe viendra en France et donnera trois concerts avec une date ce coup-ci, Benoît du côté de Lyon, il faut absolument y aller. Le 21 octobre au Ground Zero à Lyon, le 22 octobre à

à Lille, à l'aéronef.

Et le 23 octobre au nouveau casino à Paris. Voilà. Fuck Buttons donc. L'album s'appelle Tarot Sports. Et pour l'instant, disponible sur iTunes. Ce single qu'on vient de s'écouter qui s'appelle Surf Solar. Décidément, beaucoup de très bons albums pour cette rentrée euh, 2009. Euh, on a eu l'album The Heavy en découverte cette semaine. On aurait pu avoir aussi l'album des Bikini Machines. Et on aurait pu avoir celui du groupe américain Yacht. Ça s'écrit Y-A-C-H-T.

L'album s'appelle Sea Mystery Lights et c'est une pure merveille. Un album disponible sur le label DFA, distribué en France par Coopérative Musique. Et le mieux, c'est qu'on s'en écoute tout de suite un extrait, un grand extrait. Ça dure 8 minutes. Ça s'appelle It's Boring, You Can l i v e Anywhere You Want. C'est dans Label Rock, sur le 8 9 4 Virgin Radio One et ça s'appelle Yacht.

Nouveauté de la semaine, un duo américain qui nous vient de Portland aux États-Unis. Donc, un groupe qui se fait appeler Yacht,、euh, un y a c h qui s'est formé en 2002. Yacht, comme les, comme les bateaux.、Euh, nouvel album Sea Mystery Lights, écrit et enregistré dans le désert du、euh, Texas, disponible donc chez Coopérative Musique et très chaudement.

Recommandé, voilà, dans quelques minutes, on aura entretien, un entretien avec Raphaël Bajard, président de l'association Plaisir e m b r y o n n é qui vous a convié depuis vendredi, ça s'est terminé ce soir, le festival à Varanda à Ygrande.

Et vu qu'on a commencé cette émission en trombe, on va se reposer un petit peu les oreilles avec une petite série de voix féminines comme on aime dans cette émission. On va commencer avec un duo, encore une fois, de Brooklyn à New York. Un duo qui s'est formé en 2006 qui s'appelle She Keeps Bees. Extrait de leur deuxième album Nest sur le label Names. Un duo mené par la ravissante Jessica Larabi, une chanteuse que les créétiques décrivent comme le parfait croisement entre.

Cat Power et Patti Smith. Moi personnellement, je rajouterais aussi une petite ressemblance avec une certaine p o l y j e n e Harvey. Voilà She Keeps Bees, l'album s'appelle Nest. Il est disponible ou il sera disponible le 28 septembre sur le label anglais NEMS, distribué, distribué pardon, en France par Naïve. She Keeps Bees dans Label Rock, tout de suite. Ça s'appelle Release. Brick by brick, she's gonna take.

Down. She's gonna take your whole goddamn world down. Say what you want, I'll believe you're the one who can't stand Hear me say, She is chipping away, she is removing everything. The brain won't let you see.

D-

Sucréorie dans Label Rock, la première signée She Keeps Bees, un duo de New York-Brooklyn pour être plus précis. L'album s'appelle Nest sur le label Names. Et puis à l'instant, la chanteuse écossaise Dot Allison qui a commencé sa carrière dans les années 90, on s'en souviendra, en fondant notamment le groupe One Dove.、Euh, nouvel album qui s'appelle Room 712, avec dessus bah, ce beau duo hein, qui est un interprète.

Avec Paul Weller. Une carrière bien remplie pour Dot Allison, puisqu'elle a commencé sa, sa carrière, je vous le disais, avec le groupe One Dove dans les années 90, avant de partir faire une carrière solo en 97. Et depuis, elle a collaboré avec les plus grands noms de la scène pop-rock on peut citer notamment les Stone Roses.

Kevin Shields de My Bloody Valentine, Death in Vegas, 07, p e t e d o h e r t y e et ses Baby Shambles, par exemple l'année dernière,、a、Massive Attack, Primal Scream et plein d'autres encore. Voilà. On va rester dans les petites douceurs comme ça, voix f é m i n i n e dans la Belle Rock. Je vous rappelle que dans deux titres, on retrouvera Raphaël Bajard pour un petit entretien, comme on a le, le secret dans cette émission, puisqu'on soutient Virgin Radio One, partenaire du festival à Baranda comme chaque année, un superbe festival. On aura l'occasion de, de s'entretenir quelques minutes avec Raphaël.

Raphaël Bajard, d ici deux chansons. Le premier, c'est un maxi qu'on vous a présenté la semaine dernière avec mon acolyte Philippe s i r o n On lui fait un petit clin d'œil d'ailleurs, ainsi qu'au groupe My Name Is qui était en concert, un beau concert du côté de, de Quinzier. s C'était vendredi dernier. Un autre clin d'œil aussi.

Un autre groupe rouennais qui s'appelle Made in Nowhere qui a fait un bon concert du côté de la salle Pierre et non à Mably. Ce maxi donc sort et sorti même fin juin sur le label anglais qui s'appelle Need No Water Records. C'est un split single avec en face A un titre original du groupe This Is the Kit. C'est ce qu'on s'écoute tout de suite, ça s'appelle Birchwood Beaker. Et en face B, une reprise en français s'il vous plaît par un duo belge qu'on aime bien qui s'appelle Soy Un Caballo. Voilà, This Is the Kit, Birchwood Beaker.

ス o ー、スノー、スノー、スノー、スノー、スノー、スノー、スノー、スノー、スノー、スノー、スノー、スノー、ス

Creeped out on a ship, sneaking as she slips, breaking up the ice drifts.

Voix de Léa i y e s une très belle et très talentueuse américaine de 26 ans qui enregistre avec un trio, un trio new-yorkais de Brooklyn qui s'appelle les Scary Mansion, un groupe que vous avez peut-être pu découvrir lors du festival Les Femmes s e n Mêle n t au printemps dernier ou alors peut-être vous avez été du côté de Clermont-Ferrand, c'était au mois de mai.

Où ils étaient en concert au Rat Pack. En tout cas, je vous recommande l'album d'Escary s Mansion qui s'appelle Every Joke is Half the Truth, disponible depuis quelques semaines sur l'excellent label Bordelais, qui s'appelle t a l i y Tress, l e a Eyes, multitalentueuse. Je vous le disais, non seulement elle chante magnifiquement bien, mais elle joue aussi du piano, de la guitare et du thunderstick, un instrument traditionnel des Appalaches.

Sorte de très fine guitare à trois cordes dont la sonorité rappelle celle du banjo. Voilà, premier album pour Scary Mansion. Every Joke is Half the Truth. Petite merveille de, de folk décalé comme ça avec des petites touches d'électro et de pop. Disponible donc en France chez Talitress.

Il y avait un programme chargé le week-end dernier, ce week-end qui est en train de se terminer, puisqu'il est 18h50. J'en profite pour faire un petit coucou à tous les, sportives, tous les sportifs,、euh, avec des mauvaises nouvelles, malheureusement, puisque du côté de, de l'ASS Saint-Etienne, qui est en train de perdre 1-0 face à Rennes. Voilà, ça c'était pour la, la petite parenthèse sportive.、Euh, on va repartir du côté du Festival a Varanda. Festival a Varanda, ça a commencé vendredi dernier, ça s'est terminé tout à l'heure avec un concert de musique gitane dans les.

Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Raphaël Bajard, le président de ce festival. C'était hier. Compte-rendu tout de suite en audio, s'il vous plaît, dans la Belle Rock. Raphaël Bajard. Raphaël Bajard,、euh, président de l'association Plaisir e m b r y o n n é、euh, qui organise le festival à Varanda, y grande.

cette manifestation, s e s t encore bien passé. Onzième édition, on a, on a eu l'année dernière un, un, brillant, anniversaire des dix ans. Et puis cette année, dans la continuité, l'aventure à Varanda, s'est très bien déroulée. Notre festival a fait le plein, a accueilli plein de gens ravis, a permis des belles rencontres, et voilà, on est ravis.

on a nos fidèles, et puis on, on, voit, je trouve, cette année encore plus que d'habitude, on arrive à reconnaître,、euh, les goûts des spectateurs, parce que, justement, avec 11 ans d'existence, on arrive à se dire, bah oui, c est, c est, ce, public-là, c'est pas étonnant qu'il soit là, parce qu'il voulait ce genre de musique. Ah, puis tel autre, e、euh, t puis peut-être que cette année, tel public n'est pas venu, parce q u i l n'a pas retrouvé, mais un autre public est venu pour tel ou tel groupe. Donc c'est assez intéressant de voir ces évolutions,、euh, mais on a un bon maintien sur l'ensemble.

du festival.

Notre enjeu, c'est de, de rester dans ces musiques du monde et des musiques traditionnelles du monde pour aller、euh, proposer encore des nouveaux horizons. Cette année, on a, fait,、euh, on a fait deux choix. Après la venue exceptionnelle de Carlos Núñez, c'était、euh, pour le 1 1 è m e d e pas forcément、euh, prévoir un, une grosse tête d'affiche. Mais du coup, ne prenant pas de tête d'affiche, nous,、euh, dans notre、euh, construction de programmation, ça nous a permis de faire venir plein de plateaux super bons. Qui dit organisation?

Dit budget, et donc、euh, ben voilà ça nous a permis、euh, plein de choses intéressantes. Puis la deuxième, c'est dans les choix artistiques. On a euh, souhaité euh, donner un axe en fait、euh, à notre festival en se dirigeant vers、euh, différents suds.

Donc、euh, vendredi, on avait deux suds qui étaient représentés avec、euh, Dubartas et、euh, le Languedoc,、euh, voilà, le sud-ouest de la France. Et puis、euh, les Sénégalais et Marocains de Nouroukan et、euh, Baifal Gnawa. Et puis、euh, on a proposé aussi d'autres petites touches, par exemple、euh, samedi après-midi avec un atelier et un concert de danse Cajun,、euh, la Louisiane et le sud des États-Unis. Enfin voilà.

Le samedi, sur le grand plateau de la salle des sports d'Igrande,、euh, la compagnie Rassenia, c'est une compagnie qui,、euh, qui associe différentes traditions de tout le port, tout le pourtour méditerranéen. Donc, on a, u、euh, n Corse, un Italien, un Espagnol, u n Marseillais, et puis aussi,、euh, tout le nord de l'Afrique. Donc, voilà, on a tout un parcours. Et bien évidemment, c'est tout ça pour nous, le Sud. On sent que les musiques traditionnelles du monde ont besoin d'être

Découverte, que les grands médias nationaux、euh, les oublient et que、euh, ces musiques ne sont pas très connues、euh, du grand public. Donc、euh, voilà, on a envie d'apporter notre petite pierre et、euh, depuis de nombreuses années maintenant, on organise un, un concert、euh, à destination des enfants le, le vendredi pour ouvrir le festival, donc vendredi、euh, après-midi. On avait 600 enfants dans la salle、euh, que Nourou Kane a fait danser、euh, pendant une heure.、Euh,

Ils étaient ravis, ça bougeait de partout, il les a mis presque en transe, quoi. C'était vraiment génial. La convivialité, la simplicité, la proximité, proximité avec le public, avec les artistes, les bénévoles, les bénévoles pendant tout le festival, ils mangent avec les artistes, les techniciens, tout le monde est très proche, le, le public est très proche, enfin voilà, c'est, c'est...

C'est important et je pense que ça touche tout le monde. Et je pense que tous ceux qui sont impliqués dans cette organisation s'y retrouvent. Donc voilà, on va garder ça. Ouais, il y aura forcément une douzième édition. On a, déjà, on a déjà pas mal d'envies. La onzième était importante pour nous parce qu'il fallait rebondir après la dixième. Mais avant que la onzième commence, on avait déjà des, des envies pour la douzième. Donc je pense que ça, ça va être intéressant.

Des dates de bloqués déjà Deuxième week-end de septembre en 2010, voilà, comme d'habitude. Le programmateur, il n'a pas un petit coup de cœur, non Non, je garderai s ça pour moi. Secret, secret. Ouais, tout à fait. Eh bien, merci Raphaël. Merci à vous, merci bien.

Et、un grand merci à Raphaël et un grand merci à toute、euh, l'association Plaisir e m b r y o n n é s qui fait、euh, comme chaque année à I-Grand e pour le festival à Varanda. Un superbe travail, notamment avec、euh, les enfants. Un festival qui est vraiment convivial et、euh, bah, une date à retenir d'ores n c、euh, d o et déjà au mois de septembre. On va rester dans les annonces de concert s puisqu'il va se passer plein de choses. On ne va pas partir du côté d'I-Grand, e on va partir du côté de Lyon.

Avec un artiste、euh, anglais qui s'appelle Elvis Perkins. Première fois qu'on l'a écouté、euh, parler hein, de, de lui, c'était à l'occasion de la sortie de son premier album en 2007. Depuis, il y a eu un album qui s'appelle Elvis Perkins in Deerland qui est sorti chez XL, qui est franchement fabuleux. Et il sera en concert le 24 septembre à la Marquise de Lyon. Voilà, Elvis Perkins tout de suite dans la Belle Rock avec un titre qui s'appelle Shampoo.

Excellent artiste folk Elvis Perkins qui sera donc en concert le jeudi 24 septembre à la Marquise de Lyon. Je sais que ça tombe un jeudi, mais il faut vraiment, vraiment faire un effort pour aller applaudir cet artiste folk qui propose un sublime mélange de rock rugueux et de folk ombrageux. Et le disque, franchement, est terrible. Elvis Perkins in d'Irlande. On reste dans les concerts et cette semaine-là, justement, toujours du côté de Lyon.

Un de mes producteurs techno favoris, un producteur électro basé à Tel Aviv en Israël qui sort des disques depuis 2002. Il s'appelle Guy Gerber et il sera lui le samedi 26 septembre 2009 du côté du Ninkazi KO à Lyon en live. Et franchement, ça déchire. Voilà, tout de suite Guy Gerber dans la b e l Rock avec un titre qui s'appelle Milky Way. Je vous rappelle le samedi 26 septembre. Allez faire un tour, allez l'applaudir du côté du Ninkazi KO.

Israélien de Tel Aviv, Guy Gerber, donc, dans o n c d la Belle Rock, et en concert le samedi 26 septembre du côté du n i n k a s i KO. Tiens, on va en profiter pour faire un petit récapitulatif de toutes ces dates intéressantes.

Ça commence donc le jeudi 24 septembre avec Elvis Perkins qui sera du côté de la Marquise à Lyon. Le 25 septembre, les Australiens de Datsuns qui seront du côté de la coopérative de mai pour du rock sauvage, hein, Made in Australia. Et puis, 10 Elderberries qui ouvriront d'ailleurs pour les Datsuns avec un autre groupe qui s'appelle The Reverend of Rock. Ça sera donc à la coopérative de mai le vendredi 25. Le samedi 26, donc Guy.

Du côté du Ninkasi KO à Lyon. Cette semaine-là, beaucoup, beaucoup de, de choses du, dans la région aussi, puisque ça sera l'ouverture du festival Poteau Carré le jeudi 24 septembre et ça va durer jusqu'au 4 octobre prochain, avec、euh, au programme de ce formidable festival dédié au hip-hop à Saint-Etienne.

Du Graph, de la danse, du hip-hop, un festival en grande partie、euh, entièrement gratuit en plus, ouvert à toutes et tous, qui va vous présenter un hip-hop différent et balayer les, les idées préconçues concernant ce style musical. D'ailleurs, il y aura de grands noms du hip-hop qui seront là, avec notamment Cut Killer, DJ Format, Dynasty et bien d'autres encore. Plus d'infos sur w w w m y s p a c e c o m

Slash poteau carré, poteau comme un pote, P-O-T-O-S, carré, bah comme carré, c a d e u x r e s Voilà le festival poteau carré, c'est donc à Saint-Etienne.

du jeudi 24 septembre jusqu'au 4 octobre prochain. Et on va rester dans les festivals avec la 11e édition du Rideem Collision organisée par le label lyonnais Jaring Effect. Ça va donc se passer à Lyon au marché gare. Ça sera du 28 septembre au 3 octobre avec des concerts, des spectacles et des conférences.

Au menu des festivités musicales, des soirées à thème comme de la noise et de l'expérimental, du d u b de l'électro, du hip-hop. Là encore, hein, beaucoup, beaucoup de noms. Il y en a trop de noms en fait à vous balancer. Donc bah, je vous invite tout simplement à aller faire un tour sur le site internet du festival.

HTTP de d i m Collision o r g ou sinon,、euh, si vous n'avez pas capté tout ça, envoyez-moi un email v i r g i n r a d i r r a z orange fr. On va continuer en musique avec un tout pour mes singles pour un groupe basé à Glasgow. On va repartir du côté des guitares.

Trois é g o s s a i s un Américain qui se font appeler Paper p l a n e s c'est une nouveauté sur un label anglais qui s'appelle Lucky Number Six, un single de titres qui va sortir le 12 octobre. On s'écoute la face A de ce single, ça s'appelle Doris Day, le groupe s'appelle Paper Plains.

Premier single pour un groupe basé à Glasgow qui s'appelle Paper Plains, disponible dès le 12 octobre sur le label Lucky No. u m b e r 6. Haute gros coup de cœur de Label Rock ce mois-ci, c'est l'album de Nat Johnson.

Magnifique album de folk rock de Nat Johnson, nouvelle signature sur le label londonien Damage Good Records, l'ex-chanteuse du groupe Monkey Swallows de Universe, premier album solo. Donc, franchement, c'est terrible. L'album sort le 19 octobre prochain, il s'appelle Roman Radio. Les amateurs de son rock rêche qui t i r e un petit peu du côté des années 60 et du son garage vont être contents dans quelques secondes.

Juste le temps de vous lire un email signé Made in Nowhere. Guillaume,、euh, salut Sébastien, j'espère que tout va bien pour toi. Merci d'avoir fait le déplacement vendredi pour notre sortie du Maxi. C'est cool de ta part. Bah écoute, Guillaume, ça m'a fait plaisir d'être là. Et d'ailleurs, un grand bravo, ça m'a bien plu.、Euh, petite info concert Made in Nowhere joue ce dimanche 20 septembre à l'Assommoir à Saint-Etienne avec le groupe de p o s t rock allemand New Radio.

C'est à 20h30, l'entrée est de 5 euros. Voilà, si tu trouves quelques secondes pour faire passer l'info à l'antenne, ça sera très sympa de ta part. Voilà, bonne fin d'émission et à très vite, signé Guillaume. Donc je vous le rappelle, Made in Nowhere, si vous avez aimé le son de Made in Nowhere au.、Oh...

C'était à Mabli, c'était vendredi à la salle Pierre-Hénon. Allez les applaudir ce dimanche 20 septembre à l'Assemoire à Saint-Etienne. Avec en première partie le groupe de post-rock allemand New Radio. Première partie, je pense, hein, je sais pas. Enfin bref, il y aura du bon son du côté de l'Assemoire à Saint-Etienne. 20h30, dimanche 20 septembre. Avec une entrée à 5 euros. Voilà, le message est passé. Merci les gars. Et、euh, bonne continuation. Je vous disais son garage, nouveauté, autre nouveauté. Un groupe qui s'appelle le Cubicle. L'album s'appelle

Come Sing These Cripple d Tunes. Ça sort le 28 septembre. Ce sont 5 anglais qui se font donc appeler de Cubicle. Dan, Alex, Johnny, Percy et Craig. Avec Dan qui a potentiellement la voix la plus crade du rock'n'roll depuis,、euh, bah, je sais pas, depuis au moins Captain b e f f a r t ou alors、euh, Tom Waits. C'est ce qui me vient、euh, à l'esprit. Ils viennent de Liverpool. Ils font du garage rock et les critiques sont élogieuses les concernant.、Euh, je notais quelques critiques plutôt sympas.

Imaginez un croisement entre les Beach Boys, The Animals et les Trogs. Ou alors une autre qui dit croisement entre les Reverend Horton Hits, les Stray Cats et les s t a n d e l l s Et la dernière qui me fait vraiment, vraiment plaisir, puisque c'est un journaliste anglais qui dit Imaginez Howling Wolf s'il avait avalé un acide. Voilà, Bah ça donne The Cubicle. L'album, donc, comme Sing These Crippled Tunes, ça sort le 28 septembre. Et le premier extrait, tout de suite, dans la Bell Rock, ça s'appelle Great White Lie. Oh!

Oh, oh, oh.

your page, Busy in your grave Searching for the inhumane barren tear s t a y Move from scene to scene Move from scene to scene Take your chance to g e t a w a y i n t h e n i g h t But that c r i e c k wet doing.

Shit.

The blood, the mess, the ground was blessed The SS, the officers m e s s e d Or、well, take your poor foundation d e a r And go at all the fire Cause you came, you saw y o u c r u m b l e d there w i t h along their side Take your chance to get away in the night the、oh, that great, white, Oh, shoulder loud, your

g e a h

Ils sont 5 et ils viennent de Liverpool. Ils font du garage rock avec quand même une belle petite touche pop. Il s'appelle s n t d e Cubicle t franchement, j'adore l'album. Il faudra attendre un petit moment hein, que ça ne va pas sortir avant le 28 septembre. 5、euh, petits jeunes de, de Liverpool. Tiens, ça, ça, oui, ça rappelle quelque chose. Ça.、Euh, Dan, Alex, Johnny, Percy et Craig. L'album donc s'appelle Come Sing These Creeple Tunes. 28 septembre sur un tout jeune label anglais qui s'appelle Dead Young Records.

Euh, troisième sortie de ce label, et franchement, à chaque fois qu'on reçoit quelque chose d e c'est toujours terrible, terrible, terrible comme ça.、Euh, The Cubicle, donc c'est le nom de ce groupe. On va rester dans le même registre, on va quitter l'Angleterre, on va partir du côté des États-Unis avec un groupe que j'adore aussi qui s'appelle Heavy Trash. Nouvel album Midnight Soul Serenade, ça sort le 12 octobre prochain en Europe grâce au label Bronzerat. <musique>

I'll put you down You've been treating me just like a clown You know you hurt me once before You'll never hurt me anymore Shoo wee You hurt me like a bee A bumblebee A evil bumblebee I can't even go to see this honey My life, my soul, and all my money

seem to realize、uh, you've had a home in paradise. yeah, Shoot me, y o u h o o t me like a bee, a bumblebee. You ain't a bumblebee. Don't you know I c r i d e

Thank <laughs> you.

j a v a i s dit qu'il y avait beaucoup, beaucoup de très bons albums en cette rentrée 2009. Heavy Trash, extrait du nouvel album donc, du groupe, du duo d u John Spencer, Lex Pussy Galler et plus tard du John Spencer Blues Explosion, accompagné dans ce groupe Heavy Trash de Matt, Verta, Ray, entre autres bassiste du groupe Mother Rose et d'un autre groupe qu'on aime bien qui s'appelle Speedball Baby. Voilà, Heavy Trash, l'album s'appelle Midnight Soul Serenade.

Il faudra attendre le 12 octobre prochain au label, grâce au label Bronzerat. Trois dates en France concernant Evitrash.

Encore une fois,、eh、ben on n'a pas de chance dans la région puisque ça sera le 7 octobre au Trabendo à Paris, le 8 octobre au Sonorama à Besançon et le 9 au Grand Mix de Tourcoing. Ça fait un petit peu loin, mais on ne désespère pas de voir un jour John Spencer un petit peu plus proche, peut-être du côté de la coopérative de mai ou alors du côté de l'épicerie moderne. Tiens, pourquoi pas, ça pourrait bien le faire. En tout cas, l'album Midnight Soul Serenade est excellent, comme d'habitude, de tout ce que fait John Spencer est terrible. On va laisser tomber le rock, on va partir du

côté Du reggae avec、euh, le retour de Pama International produit par deux membres du groupe SCAD Specials. Nouveau single pour le groupe anglais reggae Pama International. C'est déjà le deuxième single d'une série de trois qui va précéder un nouvel album prévu pour novembre. Deux titres sur ce nouveau single I Still Love You More. Ça, c'est la phase A, c'est ce qu'on va s'écouter. La phase B Equality and Justice for All. More Love.、Euh, à noter que c'est le premier groupe de reggae à être si.

Chez Trojan Records, label culte jamaïcain, et ceci depuis 30 ans, il faut quand même le souligner. Et、euh, que dedans, ce groupe Pama International, on retrouve d'excellents musiciens, des musiciens qui viennent de groupes comme Galiano, l de Specials, ou alors qui ont tourné avec Lee Scratch Perry,、euh, d'autres qui viennent du Bentley Rhythm Ace, de Madness, ou alors Pop Will It It Self, vous l'aurez compris, c'est du lourd, c'est dans Label Rock, Pama International, I Still Love You More. Voilà, et si tu m'écoutes, Franck, bah, y a encore une fois, il n'y a aucun lien de

Euh, tu, sais, tu sais de quoi je veux dire. Voilà. Pama International, I still love y o u m o r e dans la b e l l Rock.

I Still Love You More, deuxième single, nouveau single donc pour le groupe anglais Pama International. On vous rappelle que l'album, le prochain album va sortir en novembre, dans quelques minutes.

On aura un entretien, une interview avec un grand monsieur de la chanson française, monsieur Christophe Miossek. Et puisqu'on parlait du festival Avaranda, musique traditionnelle, musique du monde, impossible de ne pas vous rejouer un extrait de cette excellente compilation qui s'appelle Gozalo Volume 3. On vous en a passé un la semaine dernière. On vous a fait découvrir le bougalou dans, dans la Bell e Rock. Et ben on va continuer sur notre lancée avec un artiste qui s'appelle Carlos Munoz.

Orquestra, jamais été trop trop fort en espagnol, le titre qui s'appelle Fiesta en el Barrio. En tout cas, c'est bien, très très bien. <muches>

you

Compilation Gozalo, volume 3 du label espagnol v a m p i Soul. Allez, j'en mets une petite couche. Carlos Muñoz y Orchestra avec un titre qui s'appelle Fiesta El Barrio. Voilà, 28 morceaux sur cette compilation.

On écoute de, du mambo, de la salsa, guaracha, cumbia et donc forcément du bougalou. Voilà tout ça sur un seul CD.、Euh, tous issus de la scène péruvienne des années 60. Vraiment une compilation super sympa pour terminer l'été en beauté. Je vous ai annoncé il y a quelques minutes qu'on allait retrouver un entretien qu'on a eu avec Christophe Miossec. Et b e n il est 19h31. Je pense qu'il est largement temps de lancer cette interview. C'est parti

C'est le nom du nouvel album de Miosec. A l'occasion de la sortie lundi de ce 7ème enregistrement studio, nous avons rencontré l'artiste breton.

Un album écrit entre Brestois, à quatre mains, Christophe Mieusek pour les paroles et Yann Thiersen pour la musique. Onze titres en tout sur ce magnifique album mélodies entêtantes, g u i t a r e é l e c t r i q u e cordes adoucissantes. z e titres profonds et marquants, et certainement l'une des plus agréables surprises de la rentrée. Tu m'as planté là, sur le quai sans même te re, tourné sans même te demander si j'avais de quoi.

Christophe m i o s e c nous parle de sa première rencontre avec Yann Thiersen. Ben lui, incapable de s'en souvenir, moi aussi, donc on a décidé qu'on faisait.、Euh, qu'on o u s posait la question et. n o u s on s'en souvient pas. J'ai un vague souvenir de l'avoir vu à Bruxelles à une époque, où il, était, où il jouait tout seul sur scène. Ben, on s'est beaucoup croisés en fait, donc、euh, on n'arrive pas. À... Et puis je crois pas que c'est quelqu'un. Enfin, c'est comme moi, on n'est pas des fous de la, la mémoire.、Hein.

Je connaissais avant Amélie Boulin, heureusement. Enfin, Autrement, ça fait un peu pute quand même. Alors, travailler avec un autre artiste sur un disque, qu'est-ce que ça implique Miosec nous donne sa définition d'une bonne collaboration. Ben, Faire un disque, faire une tournée, tout ça, enfin, pour moi, c'est me lever le matin. Enfin, tu pars en tournée, par exemple, en concert, donc tu dois constituer une équipe de. Enfin, Personnellement, m o i c e s t 10 personnes.

Non, s'il n'y a pas moyen de se fendre la gueule, je ne bouge pas de chez moi. quoi. Enfin, je veux Enfin, dire, je C'est la base. c'est l Avec base. a Yann, on aurait fait un disque en se tirant la tronche. Non, non, non, non. Non, C'est drôle parce que tu peux faire la musique la plus dramatique du monde et tout ça, mais si tu ne piques pas deux, trois crises de f o u r i r e dans la journée... Hein...

Ça, ça vaut pas le coup.、Quoi. Retour justement sur ces conditions de travail et d'échange entre Miosec et Tiersen. Ça a commencé. Yann est venu chez moi. J'ai joué une sorte de petite r é t o u r n e l l e au piano. C'était Fortune de mer, le dernier morceau du disque. Et puis、euh, il est parti en vacances aux Philippines. et Il m'envoyait、euh, des disques. Et、euh, c'était marrant parce qu'il avait un bungalow au bord de la mer. Et, et il faisait ça que guitare,、euh, guitare toute simple. Mais.、Euh,

Avec le bruit des vagues et tout ça, c'était mignon comme tout. Et du coup, moi j'étais chez moi sous la pluie en Bretagne. Et puis voilà. Mais qu'est-ce qui rapproche justement ces deux musiciens Une proximité géographique、enfin, C'est surtout du côté brestois en fait, qui nous rapproche, enfin, plutôt le même Wesson. Enfin, en fait, c'est Wesson qui nous rapproche.

J'adore cette île, j'ai horreur des fan clubs, mais j'en ai un et il est à Wesson. <rire> C'est juste pour faire chier le copain de Molène qui a le fan club de Johnny Hallyday qui disait qu'il avait le fan club le plus à l'ouest en Europe. Et...

Du coup, rien que pour le faire chier, on a monté notre fan club à, à Wesson et、euh, ça coûte 5 euros, on a le droit à une carte plastifiée et, et les bénéfices sont reversés,、euh, reversés à, à SNSM, en fait,、euh, Société nationale sauvetage en mer. Ben, moi j'ai un bistrot où il y a ma gueule partout dans le bistrot et puis Yann il y a une baraque à côté. Et、ouais, puis du coup, Wesson, c'est aussi le fait qu'il y ait des flics.、Euh,

Quatre semaines par an, c'est très libertaire. Enfin, est... Tout est pratiquement possible et il n'y a jamais de crime de sang. donc、euh, Une sorte de drôle de société.、Quoi. Christophe m i o z e k qui nous parle maintenant de son travail aux côtés d'un autre géant de la musique française, Alain b a c h u n g Les mots pour lui avaient une importance absolument inouïe. Enfin, moi J'ai beaucoup travaillé pour Alain et au bout du compte, c'est une chanson. <rire>

Oh, désespoir. J'avais tous les après-midi au studio et, et on passait tout l'après-midi ensemble et j'avais ma pile de texte sous le bras et on parlait de tout sauf des. Il avait besoin de cette distance et tout ça. Quand il lui balançait un mot,、euh, juste un simple mot, il me disait, j'ai utilisé ce mot dans une chanson. Pour lui, c'était pas réutilisable. Un mot n'était pas réutilisable. C'était one shot, une fonction, un seul mot.

m a tu dis, mais c'est pas grave. Non, non. Le nouvel album de m i o s e c Finistérien, frappe finalement par son traitement de sujets d'actualité, comme la crise économique et sociale. Je pense à des titres comme Chien de paille ou CDD ou alors Les j o g g e u r s du Dimanche. Finistérien, un album en prise directe avec l'actu. La réponse de m i o s e c Les j o g g e u r s du Dimanche, j'ai écrit avant qu'ils fassent son malaise, l'autre. Mais ça, c'était plutôt marrant,、quoi. Ben ouais, j'avais envie de faire un truc qui.

Au lieu de tourner autour du pot,、ouais, qu'il soit vraiment dans le pot. q J'ai vraiment envie de faire un disque daté. en fait. D'époque, et puis surtout, e n f i n d époque je commence à me faire vieux, du coup, ça, ça m'échappe complètement. mais...

Oui, mais non, c'est. Comment on peut supporter l'insupportable Ça devient un pur délire, quoi. Enfin. Miosek revient maintenant sur ses sources d'inspiration, sur les personnages que l'on retrouve régulièrement à travers ses albums. Et il en profite aussi pour nous parler de l'écriture en français. Ah ouais, je crois que c'est bourré de personnages, en fait. J'habite un petit bled et tout ça. Enfin, j a i pas, je... Dans mon café du village, il y a t o u s l e les milieux sociaux, en fait.

C'est pas comme sur Paris ou dans les grandes villes où chacun son café suivant plus ou moins. Moi, il n'y a pas un seul intermittent du spectacle dans le mien, donc il、euh, n'y a même pas un mec qui fait de la peinture. Donc,、euh... <rire> ouais, non, c'est vraiment essayer de s'imprégner.、Ouais. Puis, à vrai dire, c e s t aussi.、Ah, quand j'ai commencé, il n'y avait que soit de la grosse variété、euh, et des petits trucs en français. e n、enfin, en alternatif et Dominica, est Dominica, moi, c'est tout. enfin

L'écriture des groupes français en français, c'est... Putain, j'avais franchement du mal.、Hein. Enfin, C'est normal,、hein. je deviens un cariatre et tout ça. <rire> <rire> On p e u t comprendre. Je t'aime, je t'aime, je t'aime quand même. Même si tu m'as laissé sur le bord de la scène.

i Nouvel i i s t é r e n n album de Miosec, disponible donc demain chez p i a s e Un disque à découvrir aussi sur scène lors d'une tournée qui débutera dans un mois, avec notamment une date au Transbordeur de Lyon le mardi 17 novembre. Tous les détails sur www.christophemiosec.com.

M'a planté là sur le quai sans même te re, tourné sans même te demander si j'avais de quoi pour rentrer. Comme si rien n'avait compté, comme si t'avais tout oublié, comme si rien ne s'était passé, ma sale petite garce.

ならないようにうに見いように

私たちは私たちのために、私たちのために、私た e のために、私たちのために、m たちのために、私たちのために、私 s ちのために、私たちのために、私たちのために、私 a ちのために、私たち e ために、私たち u ために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのため e 私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちの

よ m し je t いし même même、si、m e

メンシューマンシュー

Premier extrait du nouvel album, s e p t i è m e album studio pour Christophe Miossek. On remercie pour cette interview. On vous rappelle, l'album sort demain, lundi. Il s'appelle Finistérien. Et bah, si vous êtes fan de Miossek, vous pouvez y aller les yeux fermés. On va rester du côté de la chanson française avec un autre grand monsieur de la chanson française.

30 ans de carrière pour un compositeur et pianiste montpellierien qui a la particularité de mêler aux instruments conventionnels des instruments joués. Je veux bien sûr parler de Pascal c o m l a d e Pascal c o m l a d e qui est de retour le 28 septembre prochain avec un nouvel album qui va sortir chez b i c o s e qui s'appelle A Freak Serenade. Comme d'habitude, il est accompagné sur ce disque par son orchestre personnel qui s'appelle The Bel Canto Orchestra.

Et comme d'habitude, Pascal c o m l a d e qui puise ses inspirations dans la musique répétitive, ou alors le rock'n'roll, ou alors les musiques populaires traditionnelles, et qui mélange tout ça de façon, on va dire, très inédite et très personnelle. Un extrait de cet album. L'album s'appelle A Freak Serenade, et l'extrait, c'est justement A Freak Serenade. Voilà, Pascal c o m l a d e tout de suite dans Label l e Rock.

Provenance de Montpellier, Pascal c o m l a d e l'illuminé avec un nouvel album qui s'appelle Freak Serenade qui va sortir le 28 septembre prochain.

Chez Because Music. Voilà, on va laisser Montpellier de côté. On va partir du côté du pays de Galles avec un autre Illuminé, puisque c'est le retour depuis cette semaine d'un certain Euroschild, compositeur et musicien gallois, plus connu pour avoir fondé et été à la tête d'un groupe que j'adore qui s'appelle Gorky Zagotic m e n k i Et ceci depuis l'âge de 15 ans de retour avec un cinquième album solo qui s'appelle Sonic.

Of Euro Child, et la bonne nouvelle c'est que cet album est entièrement gratuit, c'est-à-dire que vous pouvez aller le télécharger librement sur son site internet.、Euh, si vous allez sur w w w m y s p a c e c o m e u r o s child, comme h i l d c un child, un enfant en anglais, avec un S, et bah vous pourrez donc télécharger librement ce cinquième album solo. J'en profite, tiens, puisqu'on est dans les sites internet, pour vous donner la.、Euh,

Adresse Internet de la radio, w w w v i r g i n e r a d i o r o a n e f r Et à partir de demain, comme chaque semaine, vous pouvez non seulement voir les track listings de la b e l l Rock, mais aussi réécouter en podcast toutes les émissions données chaque dimanche de 18h à 20h. Celle de ce soir sera mise en ligne sûrement un petit peu plus tard, donc allez faire un tour si vous ne pouvez pas patienter autour de allez, 23h, ou sinon、eh、ben, allez、euh, tranquillement demain télécharger tout ça sur votre iPod ou l'écouter en ligne directement.

Directement Sur le site w w w v i r g i n r a d i o r o a n e f r Voilà, e u r o s t y l e tout de suite dans la Belle Rock, vous allez voir, c'est comme Pascal Com c o m l a d e c'est assez barré, mais、euh, j'adore. Voilà, c'est parti, ça s'appelle Rat Clock.

c h a r l e s Rat Clock, je vous rappelle donc l'album entièrement gratuit à télécharger sur le site internet de l'artiste. Si vous allez sur son site myspace.com.

Et vous verrez que cet album est plutôt, plutôt, plutôt, même très sympathique. Voilà, on va bientôt se quitter dans 9 minutes. Vous en avez sûrement entendu parler tout au long de ce week-end ou ces dernières semaines. C'est la première fois depuis 1987, date à laquelle le catalogue d'un petit groupe qui risque de marcher dans les années à venir, qui s'appelle les Beatles, non, je rigole,、euh, première fois donc、euh, réel travail de remasterisation réalisé par une équipe d'ingénieurs des studios d'Albanie.

Abbey Road À Londres, les Beatles, donc、euh, complètement réédité. s Franchement, c'est、euh, comment passer à côté des Beatles? Voilà quatre ans de travail pour cette équipe d'ingénieurs des studios d a b e y r o a d qui est repartie des bandes originales et qui s'est a p p l i q u é à retirer tous les effets sonores, à compresser et à donner, on va dire, davantage de, de, de puissance au son sans toutefois altérer l'essence originale des titres des quatre garçons dans le vent de Liverpool. Et le résultat.

On l'a reçu la semaine dernière. Le résultat a été p a s t a n t et par moments c'est franchement même spectaculaire. Voilà, autre innovation à noter sur ce coffret les 4 premiers disques qui avaient été enregistrés, on va dire initialement en mono, qui paraissent aujourd'hui pour la première fois en stéréo. Du coup, des morceaux qui ont un petit peu plus de, de profondeur et de relief. Je pense notamment au niveau des, des basses et des voix. Voilà, l'ensemble des œuvres du groupe des Beatles, donc disponibles aujourd'hui soit à l'unité ou alors si vous avez.

Un petit peu de, de thunes, c'est pas donné,、euh, réunis au sein d'un coffret intitulé qui s'appelle The Beatles Remastered. Voilà, on va se quitter dans la Belle r o q u e on va se retrouver évidemment dimanche prochain de 18h à 20h avec toute l'équipe des Mardis du Grand Marais ainsi que Eduardo du groupe Les Arcandiers pour fêter la reprise des Grands Marais et surtout leur dixième anniversaire. Je vous rappelle que demain matin à partir de 7h30, Pascal Jacquet pour les infos locales sur le 89.4 et je vous dis donc、euh, la semaine prochaine et on va terminer en

Beauté avec pas un, pas deux, mais trois carrément morceaux des Beatles, donc tirés de ce coffret t h e Beatles Remastered. Voilà, The Beatles tout de suite dans la b a l l o n n e t e Je vais regarder si c'est calé le disque. On va se mettre la douze, Voilà, c'est parti. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. Ciao tout le monde, merci, soyez sages, mais pas trop. Ciao, ciao. On y va, tranquillement.

La Belle Rock, tous les dimanches soirs, de 18h à 20h. Deux h e e u r s de son, pas comme les autres.